C'est un soir de mélancolie Quand le brouillard est sur Paris Je vais retrouver quelque part Une Italie qui fume d'or C'est tout en haut de la vieille ville C'est tout en Nice, c'est tout à l'huile. Moitié donjon, moitié moulin. Moitié Venise et moitié rien. Au restaurant italien, on se parle avec les mains. On vient ranimer le feu du ciel napolitain. Au restaurant italien, les trajets. En comédie, comme à l'opéra des sans pas on y cultive les secrets, on y interdit le silence, on fait du faux avec du vrai, et l'on y comme on commandance, le Seigneur des lieux vous reçoit. Comme au temps de la renaissance Et quand il fait claquer ses doigts C'est le spectacle qui commence Au restaurant italien On se parle avec les mains On vient ranimer le feu du ciel napolitain Voor EN komedie, kom al opera, is al finipa. Onze de On entend rire des poètes, on y échange des regards, où l'on se moque des prophètes. Soudain arrive un maestro, accompagné de sa diva, à son entrée on crie bravo, et on se lève quand il s'en va, au restaurant italien.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 Toma, Loperon, dat is...